نواسل ان كوبيولاش با بوركو نواسل فيا ده الباب يقول ولو عن عقبه ابن عامر مرفوعا ما متعلقه تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودعه الله له وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك دونك سلو عقبه بن عامر مرفوعا ما ما مرفوعا ايوه مرفوع صحيح حديث موط النبي صلى الله عليه وسلم كسويخ سخوش انا ناموليت كالا نيكون نلو كومبيت با سكي لا سكي سويت انصص سكي لا تنت هو الذي يعقش ان كوكيج qu'elle ne lui accorde pas la paisibilité ou la douceur au vôtre. Dans une version, celui qui accroche une amulette a certes associé. Ou alors ta'allouk comme à Zakarashi Khuna Abdelhamid, ce ta'allouk, cette accroche, ou a chissi wa ma'nawi. Il est physique, peut-être d'accrocher une chose physiquement, ou ma'nawi, il est Prends du cœur. Dans ton cœur, tu es accroché à quelque chose. Ne le supporte pas. Tu es accroché à cette chose-là, et cette chose-là, elle t'apporte tel bien, ou elle t'oppose tel mal. Ça rentre dedans. Naam. Il dit dans le châle, dans le châle, « Ta'allaqa tamimaten »« Aïe, « Allaqaha ala nafsi »« Au aahad min waladi »« Wa'tamāim jam tamimah »« Ouya » خروز او خروز او خروز نعم خروز يركونها او خروز دونك لتاميما اسكو نكروشه على سو مم او مم سور لي انفا ام تامييم سي لوديان دو تاميما يا اخي معلومه هما دي پندنتيف دكار كونكروشه قال لا اتم الله له كان لازم ليكومبيت با ان سنس كيلنت لَا تَمَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعُ أُمُّهُ لِهِ وَأَذَا خَبَرْ بِمَعْنَا الْدُعَى عَلِهِ C'est-à-dire que cette phrase-là vient dans une forme de khabar et en réalité c'est un doa. Et des ulamas ils ont divergé, donc non c'est un khabar. Ils l'informent qu'Allah ne lui comprenait pas ce qu'il attend. Et l'autre dit non, c'est une forme de khabar, mais qui a un sens de doa. D'accord C'est que lorsqu'on dit Massaline, euh, enfin doa, comme on dit, Hadaka Allah. Qu'on puisse te guider. Ça si traduit le mais en vrai le sens c'est quoi qu'elle te guide. On s'enfonce de crabat, d'affirmation et en fait c'est une demande. Tu vois. Rahimehullah. En fait, si traduit, ça traduit c'est quoi Allah lui fasse miséricorde. Et en fait, c'est quoi qu'on veut nous parler C'est qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais là c'est pareil. Hatta fil sahaba. On va dire que nous. Radhiyallahu anhum. Radhiya Allah عنهم. மஹன் காலْ أَوَادَعَ c'est le coquillage وَيْشَيْنُ يَسْتَخْلَجُونَوْ مِنَ الْبَحَرَ يُجْبِهُ الْصَدَفِ يَتَكِدُونَ أَنَّوْ يُجْفِي مِنَ الْعَيْنِ qu'il y a gens qui pensent que le coquillage protéger des mauvais oeil qu'il les accrochit sur les enfants لا وداع الله لا أي لا جعله فيه دعاتين وسكون ووضع عليه que الله ne lui accorde aucune paisibilité كما لهتتى لحظه صعبت aussi un khabar que Allah ni accorde raq possibilité les deux le sens les deux sont ça peut aller comme ça yaqulu fi al shaha al ijmal ya'biru anna urqba ibn amir radi ra'anhu fi hadha al hadith anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'a ala kulli man allaq tamimatan aw wadatan muwaqqidan feehima wa feehima an nasduna Allah wa hadith uqba à force que le prophète صلى الله عليه وسلم a avoué et on l'explique ça peut être aussi affirmé quand toute personne qui aura accroché un talisman ou un coquillage en disant pour croire que cela repousse le mal. Donc ça a ditna, ana hada am, يعني نعم حكم عام, c'est pas propre tout talisman un coquillage, toute chose à laquelle tu as une croyance que à t'apporte un bien et repousse un mal. Si tu n'as aucune croire cela, rent de dehors que tu l'accroches ou pas. le bonheur vient de choses on en a parlé hier fa inallahi la yutim amurah bal yuhrimu minad da'ati wassukud wa abarana mithla hadha amal batil bal akhbarana fi riwaya okhra anna tamimata shirk li anna sahib i'taqada fi hadha nafudun allah azza wajalla buqmam wa diku allah ne lui accordera pas ce qu'il souhaite cette chose là voire pire, il lui donnera dernier le tourment et n'aura pas la paisibilité. Et que ce genre d'acte est faux. Car dans une autre version du Hadith, le fait de porter ce genre de choses avec cette croyance-là, c'est du chèque. Vous pensez que cela porte un bien ou un mal en dehors d'Allah, s'il vous plaît. Il y a qu'on nous fait le fouaïd, il y a le maire, il y a le maire, il y a le maire, il y a le maire, il y a le maire, il y a le maire. Que on, cela démontre qu'il n'y a pas de croyance à avoir par l'établissement et autre coquillage n'apportera rien du tout. Thaniyan jawaz ad-du'a ala wasa' ala sabil al-'umum qui n'est pas mis d'avouer contre les gens désobéissants transgresseurs de façon générale. Thalisan anna ba'd as-sahaba kayd jahaluna mithla hadha, fa kayfa bi man ba'dhum? Qisasa as-sahaba un yulawwasu li qad jan sud'a ba'dhu bihi, d'après eux putain. Qad jan sud'a ba'dhu. Rabi'an ان التمييمه نوع من الشرك زي ميلت زي ميلت طابيسون في فور دو شيك لي بورتي avec ses conséquences لا مناسبه الحديث الباب حيث دل الحديث ان تعليق التمييمه معتقدا فيها النفع شرك لان جلب النفع او دفع الضرر من فعل خاص بالله الحديث انديك ك بورتر سيون دو شوز انيور بوكويونس ك زابورت ان بيان روبوس اعمال صلاة دي الشرك كالصلاة نبخبك أعلى الله سبحانه وتعالى طمام نبخبك أعلى الله سبحانه وتعالى ثم في الدليل الرابع من هذا الباب سلساني تحق اليوم وليبن أبي حاتم عنه ذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحم فقطعه وتلا قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُوا وَاَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Donc, ابن أبو حاتم à la portée de Hoseifa qui était un sahabi qu'il a vu un homme portant un fil à sa main pour le protéger de la fièvre, le guère de la fièvre donc il l'a coupé puis il a resté là par là dans le sens où il dit et que la plupart ne croient pas en Allah si ce n'est en lui associant quelque chose نعم Donc là regardez par rapport à ce verset on ma'minu wa asluhum billahi illa wa hum mushrikun à la base au verset que la plupart ne croit pas en Allah si ce n'est en le tenant associateur polythéiste et مع ذلك عذيفه نفك فرصه شخصنا mais après un verset qui parle de Koufa wa dha min ma yu'ayyid al qa'idah comme zakara al ulama Nous savons la règle ils ont cité que elle ayat tofsaham bi umum alfadhaha wa la bi sababiha. C'est reversé des pris en compte par la généralité en globu dans ce terme et non pas pour la cause pour laquelle elle est venue précisément. Comme a dit le Nabi sallalah alayhi wa sallam lorsqu'il est peu de... se rendit près de Ali et Fatima de nuit il a trouvé endormi. Il a qu'elle a fala tusalliya, falam tusalliya, ne veut pas faire la salat et Ali l'a dit anfusuna lasat bi ayina. que nos âmes sont pas entre nos mains. C'est Allah qui a voulu qu'on d'or, mais on, on s'est pas réveillé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa qala wa kanal insanu ak salachay jadala On t'a pensé sur qui, en disant, l'homme il sert ta grand corréla. Cor et cor l'Azi l'Aya, à la base, sur le khaf, elle est descendue sur les koufars. Que le khafir et les koufars, tout le temps, ils font du, des polémiques. Pour rien. Pourtant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la cité, pour Ali, Ali, Sakila Ali, un grand sahabi, 4ème des meilleurs sahaba. C'est le mari de la fille du prophète sallalahu alayhi wa sallam Fatima. Donc Sa'id Akwa a compris dans le style de elle du avec le Coran que vous je ne comprenne pas. Que souvent on aime prendre des hadiths, des hadiths que ça, la règle que ça, la règle que ça, des hadiths ou des versets qui parlent de ça et on pense qu'ont fait les mushrims, dis mais attends, je suis pas un kafir, ce verset ça c'est pour les mushrims. On dit la cause, n'am Mais la généralité est en globetour aussi. Par exemple, combien d'achadistes on prend sur les badis de saraïl, les ulamas, pour nos ulamas à nous, qui savent et qui n'agissent pas Combien on prend de versets sur les munafiqin pour les mutaddi'ah, l'akaza Donc ces versets sur les koufars sont quoi Un avertissement pour nous. Les versets sur les ehl-kitab, ils sont quoi Un avertissement sur nous. Donc quand on fait comme eux, c'est quoi notre dalil C'est les versets qui parlent d'eux. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent. Quand on parle d'un verset qui parle de mouchriqin, on dit « Prends quatre fars ». On te met en garde de te dire que ce hükm général te concerne. D'accord. Basaran, et quiconque ne juge pas en l'honneur d'Allah, ce sont les mécréants. Ce que je juge pas parce qu'Allah fait descendre sur les Koufa. Ce verset est descendu sur le Al-Kitab. Et n'impliquez pas, n'impliquez pas la Torah et l'Injil. Et pourtant sur le verset pour les Mouslims aujourd'hui. Et ce verset-là n'est pas propre au gouverneur. Toute personne qui a fait un jugement qui n'est pas celui d'Allah, le verset dit par exemple demain, je sais pas moi. ton grand frère, il va faire quelque chose, et il va juger par l'autre dans l'autre sur le verset. Il ne va pas dire que je ne suis pas le gouverneur, moi. Tu n'es pas non plus dans ce Rani, que je sache. Non, le verset pour te dire que celui qui juge par Oskar, là, sangles, ce qu'Allah fait descendre, ce qu'il va faire, c'est du kufr, qui peut être ashral ou akbar, ça dépend de sa niya. Même si dans le verset, il y a, il y a eu euh, une précision déjà avant. Même s'il si y a eu une précision déjà avant. Vraiment... Ça, ça concerne qui Les gens de l'islam qui auront du rime et qui ne l'auront pas appliqué. Ils sont le même, je vois qu'ils ressembleront en des ânes. Pareil. On dit comme Allah Ta'ala, "Lou'ina allazeena kafaru min bani Isra'il, 'ala Isa ibn Daoud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima'asaw wa kanu yahtadun. Ka'anu yatanahuna min 'an mumkin an fa'aluh. Abi sama kanu ya'malun. Ce qu'ils faisaient. Bon bref, que les gens du les, les les fils d'Israël étaient Maudis sur la langue de de de Daoud et de Issa. Pourquoi Pour le mal qu'ils faisaient. ça il faisait du mal on se doit de dire ça veut dire que les gens de chez nous on estime qu'il faut faire pareil sont maudits par les prophètes c'est pas que pour eux la toute personne qui va venir aujourd'hui et qui agira comme moi agit les fils d'Israël sont sous la malédiction de d'aoud d'ousa et même de mohammed sallalahu alayhi wa sallam c'est le même jugement ce qui va là pour eux ça va là pour nous c'est ça le but alors ici cette histoire des prophètes là leur... اقوام اللهم الساب يقفوا كعبره لنا فهمت يا سات الصلاه ان له صوصه اللي هم دوت ديجنس الله تعالى وصلاه بها لنا يقول في الشرح الاجماع في الشرح الاجمالي زار حذيفه مريضا فوجد في يده خيطا فلما ساله وان عرضه عرضه من هذا الخيط واحضروا ان وليضاف الحمه يا باشا شر دي كلمه لا دغ دغ ما سكليت الكلمه تصوا واضحه في عباره هو ان وليضاف الحمه فقطعه حذيفه واعتبره شركا مستدلا على ذلك لله تعالى وما يؤمن واكسلهم بالله إِلَّيْ وَمُوْشِلِكُونَ وَمَعْنَا لَآيَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَلَكِنْ يَخْرُطْ إِمَانُهُ بِشِرْكِ Donc Huzayfa a rendu visite à un malade il a trouvé dans sa main un fil donc il a interrogé pour quelle raison ce fil était accroché donc il l'a informé c'était pour repousser la chèvre et là Huzayfa a coupé le fil en considérant cela comme le temps de shirk et son dalil c'est le verset le où le sourate il dit que la plupart ne croit pas en Allah sinon en étant associateur. D'accord Et le sens du verset c'est que la plupart des gens croient en Allah, cependant leur foi est mélangée au shirk. Donc, Rezaifa a jugé l'acte comme tant de cheikh, sauf pour autant juger l'homme comme tant de mouchechek, car la lahou lam tukamal lil hujjah, à moins un azb al-jahl. Ne vous pas le jurons, vous savez pas. Après ça il a suit qu'après ça il a suit قال في فقه وائد الحديث ازاله المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه qu'il est pas mis de d'enlever le mal par la main même si celui que tu blâmes te l'a pas autorisé mais ça bien sûr dans le cas où tu vois que tu as la coudura de le faire sans fitna d'accord et qu'ensuite tu l'as écouté ou qu'ensuite tu as une autorité ou autre à d'autre personne là tu pourras faire des gros problèmes par la suite ثانيا الْاَتْتِخَازَ الْخَيْتِ وَنَاحْوِي لِدَافْتَ دُرَارْ شِرْكُن le fait de prendre un fil pour pousser le mal sur l'air du شirk c'est le même jugement que les تَمَائِمْ وَتَلَاسِنْ ثالثا بُجُوبْ إِنْكَرْ مُنْكَرْ obligation de blâmer le repréhensible رابعا رَمُقْ فَهَمِ السَّحَابَةِ رَدِرَا عَنْهُمْ وَسَعَ La profondeur de la compréhension des Sahabas et la largeur de leur science. Qu'elle a compris tout de suite aux Zhaifa. « 5 ans, il y a un shirk qui est présent dans cette communauté. »« J'ai dit qu'il n'y a pas de l'arabe. » Les gens disent qu'il n'y a pas de l'arabe. « Quand il y a un shaytan, il y a un shaytan qui est un shaytan qui est un shaytan. »« Que le shaytan a désespéré de se faire adorer dans la punition de l'arabique. » C'est pour exemple, il a fait sommeil le désordre par le tachriche, les derniers entre les gens. On dit shaitan à désespérer, ça ne peut pas dire que ça ne l'arrive pas. Et le shirk, il était vu. Il était vu. Il est toujours présent, malheureusement. Ça a dit ça. Que la personne, il se fait qu'il est dans son cœur. La foi et le shirk. Mais là, c'est de quelle foi dont on parle Est... Adorages, qui vont avec lui dans ça qu'il faut comprendre Car le le ignorant on le corrige corrige இல் on se colle le rapport d'effet par rapport au chapitre حيث دل عمل حذيفه هذا على ان اتخاذ الخيط لاداف الضرر الشركد لانه داف الضرر من افعال خاصه بالله عز وجل on se demande que Houzaifa كلا لا لا لا لاكته حذيفه ديمت صله et du chirk fait de poina fil et autre pour repousser le mal car cela repousser le mal Même, ne revient que à Allah et quand on dit ça ne revient que à lui parce que lui on l'a rendu comme étant une cause soit de lui-même Allah partait une doua sans même une cause d'apparence le mal te l'a repoussé ou alors par des remèdes qu'il aura mis pour de vrai qui sont connus pour pousser le mal mais repousser la fièvre en mettant un fil autour du bras d'accord c'est quoi la réponse à Allah il faut qu'il y ait un lien entre le remède que tu utilises et le mal qui te touche S il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien que des fois il y a des gens ils ont vraiment des choses qui leur font qui leur enlèvent un mal et des fois ces choses là c'est lié à Sifra faut pas dire à Marabou je ne sais qui qui leur a donné un remède chirki et le mal est parti une petite miséricorde de Allah car les épreuves tu n'as même pas dire que ce remède là lui-même c'est un remède d'accord que tout le monde va peut l'utiliser ça sera pareil c'est que Allah il a voulu prouver à la personne que ce que là fait ce Marabou sorcier comme chirki Ça dû enlever comme des poids, tu as des marabouts. Tu vas m'en dire, tu enlèves ton jean. Ton jean il part. On devrait. Si tu vas dire Alhamdoulillah c'est ma Abou qui qui t'a dirigé. Tu disance Allah qui t'a dirigé. Mais tu es pris par un marabout, voir si par la suite tu vas croire en ce marabout ou pas. C'est comme les Nasara. C'est le même le dit ça. Donc en ce livre je suis toute dans dans quelle Les Nasara, ils vont voir Ils sont possédés aussi tout le monde est possédé là-bas. Le diable est sur tout le monde. Mais chez eux ça se voit plus que nous, il y a des choses qui font mal au djinn. Les kafir, il y a rien. Soit. Voilà. Et des fois ils vont chez des de de de de prêtres ou autres qui les exorcisent. Quand. Et leurs font toutes leurs cérémonies, toutes leurs acclamations, leurs prières et tout, plein de cirques. Et après tu vois que la personne elle est guérie. Le prophète il veut le voir. Il lui dit "Est-ce que tu crois en Jésus Il dit "Oui." "Est-ce que tu crois qu'il est le fils de Dieu Il dit "Oui." "Est-ce que tu crois cela "Oui, oui, oui." "Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." Je tadaï tadaï. Hop, il dit ça. Tu guéris. Bah oui. Tu as mécru, il dit "Tu as eu, il a eu ce qu'il voulait, dit-il." Il a fait un enfer à faire de toi maintenant. Le coup que si tu as prononcé, c'est parti. Donc tu as pas remonté. Tu étais guéri de djin. Mais tu t'es rendu malade du cirque. Pire encore. Il cherche donne un exemple une fois d'une femme. qui avait une maladie, un dîme qu'avait allé. Le dîme lui a dit quoi Il a dit, sors de toi, si jamais tu fais salade dans le cimetière. Il n'a pas de salade dans le cimetière, il est sorti. Elle a fini comment Sorcière, par la suite. Pourquoi le dîme est sorti Il a eu ce qu'il voulait. Il t'a eu, donc il n'a pas l'intérêt à rester en toi. Il veut que toi, il veut te guérir, il, il veut te faire perdre. Il t'a perdu, Khalas. Donc les gens ne disent pas, oh, je suis guéri, c'est grâce à ça. Non. Alors tu t'es guéri du din mais tu es tombé dans le pire encore. Pourquoi ça fait une cause qui n'était pas légiférée pour ça Non. Mafo bala طيب فيلا هنا. بالحذر بالل عربي.